Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grands titres. Le ministère ayant en charge la sécurité publique a exhibé ce mercredi deux personnes accusées d'escroquerie. Il s'agit d'un homme et une femme qui volaient la population sous le nom du couple présidentiel. Le cadre d'expression des malades du Burundi, Semabou, déplore le mauvais accueil dans divers hôpitaux. Dans ce journal, vous entendrez le porte-parole de l'organisation au moment où Le Monde célèbre le 7 avril, la journée internationale de la santé. En plus de 60 adeptes de l'église WGC sont dans le cachot de la police judiciaire. Ils sont accusés de prier dans un endroit non reconnu par la loi. Et dans la chronique « Parle, rassure-moi », on vous parlera de l'absence d'une information vraie sur une situation qui est une condition première, selon un expert favorable à la propagation des rumeurs. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Sécurité d'abord pour vous dire que deux personnes, un homme et une femme accusées d'escroquerie, ont été exhibées par la police ce mercredi. Selon le porte-parole du ministère ayant en charge la sécurité publique, ces personnes volaient la population sous le nom du couple présidentiel. Elles promettaient maisons et autres faveurs et demander en contrepartie de l'argent, cela depuis 2019. Le nombre de victimes connues connu jusqu'à présent, s'élève à 8. Pierre Mouliquier, le porte-parole du ministère, appelle les autres victimes de ces deux escrocs à les dénoncer pour que la justice puisse faire son travail. Suivez. On me dit à la cabine technique que l'élément n'est pas prêt pour le moment On y reviendra dans nos éditions ultérieures. Au moment où le monde célèbre la journée mondiale de la santé, le 7 avril de chaque année. Le cadre d'expression des malades du Burundi, Semabu, en sigle, déplore le mauvais accueil des malades par certains personnels médicaux dans différents hôpitaux. Sylvain Habanabakize, porte-parole de ce cadre des malades du Burundi, propose l'élaboration de la loi régissant le personnel de la santé. Suivez plutôt Sylvain Habanabakize, porte-parole du Semabu. La journée mondiale de la santé arrive au Burundi au mois où il s'observe encore des manquements, notamment un mauvais accueil. Ici, on peut donner un cas très récent d'une personne morte à Rumongue suite à un mauvais accueil du personnel médical et certains seraient emprisonnés. Cette journée mondiale de la santé arrive aussi au moment où le manque de médecins spécialistes et le manque de matériel moderne handicapent la bonne qualité des soins. Également, le Burundi n'a pas de lois écrites montrant les devoirs du personnel soignant envers les patients et cela permettrait la promotion des droits des malades. Mais aussi, cette journée mondiale de la santé arrive au moment où le président de la République a entrepris une politique de construction des hôpitaux dans chaque commune du pays, mais actuellement, peu de communes ont déjà bénéficié ces hôpitaux et ces derniers sont caractérisés par un manque de médecins spécialistes et des équipements modernes. 61 adeptes de l'église WGC sont depuis ce mardi au cachot de la police et judiciaire d'Ongozi. Ils ont été arrêtés dans un des ménages du quartier Kinyami, en train de prier et chanter à haute voix. La police et l'administration parlent d'arrestations faites pour mener des enquêtes sur ces personnes qui étaient dans un endroit non reconnu par la loi. Le point avec Apollinaire Mouzagara. Ces adeptes de l'église The World Warrior Church of Christ ont été surpris par la police au quartier Kenyamide, en ville d'Ongozi. Dans l'hommage le de leurs représentants, ils ont été par après conduits au cachot de la police du judiciaire d'Ongozi, où ils continuent leur chanson qui glorifie Dieu, apparemment à l'aide sans être gênés par leur emprisonnement. Les femmes et filles sont à 29 et les hommes et garçons, au nombre d'autres en gros dossiers détenus, sont des élèves de l'école fondamentale et post-fondamentale. Ils disent ne pas comprendre le motif de leur arrestation, arguant qu'ils priaient comme les autres et que leur église est reconnue par la loupe. L'administrateur de la commune Ngozi parle d'un rassemblement non autorisé dans un endroit... Qui n'est pas réservé à une prière de masse, d'où leur Joseph Martel Uchumi dit attendre la fin des enquêtes policières afin de prendre une décision adéquate. Donc, Apone avez Mouzagara Radio Isangani. Captez Isangani, -lo, écoutez la différence. Plus de 2000 litres de mazout récemment saisis par la police de Lumongue sur le chemin d'écoulement vers la ville de Bujumbura à partir d'Okagongo en commune et province de Lumongue ont été remis le soir de ce mardi à l'entreprise Sogeas Satome à laquelle ce carburant aurait été volé. Le conseil du gouverneur au développement, le président du tribunal de grande instance de Rumongue, le procureur de la République à Rumongue et le commissaire provincial ont remis ce carburant au conducteur des travaux à cette entreprise réhabilitant la route nationale numéro 3 dans son tronçon de Rumongue-Guitaz. Au niveau de l'administration provinciale, l'on dit être engagé à veiller sur le carburant afin de contribuer dans la bonne exécution de ses travaux. La personne est attrapée avec ce carburant en début du mois de février de la en cours, a écopé de six ans de prison ferme et une amende de 5 francs burundais, de 50 000 francs burundais dans un procès de flagrance. Une commission a été mise en place pour analyser si les 20 000 francs burundais exigés comme contribution au soutien de l'équipe de football, les COCO FC de la province de Lumongue sont, nécessaires, sont encore nécessaires. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Lumongue, le dit après des lamentations de certains des habitants de la zone Kiguena que les 20 000 francs burundais payés pour obtenir la signature de l'administrateur communal sur certains documents étant lourd fardeau. Ils disent que cela retarde même quelquefois l'obtention de ces documents. Jean-Pierre Misago. Un habitant de Nyakuguma, en zone Kiwena de la commune Normandie, voudrait des éclaircissements sur le paiement préalable de 20 000 francs brunais dans le centre messager afin d'avoir droit à la signature de l'administrateur communal sur certains documents. Pour lui, c'est illogique payer au préalable au centre le messager cette somme pour des documents pour lesquels la commune exige seulement 2000 francs burundais pour avoir la signature de l'administrateur communal. À ce sujet, Léonard Nyonsaba, gouverneur de la province de Mouengue, lors de sa descente à Kigwena l'après-midi de ce lundi, répond que son cabinet va voir si, oui ou non, cette contribution destinée à soutenir l'équipe de football, les Croco FC, est encore nécessaire. Le gouverneur Dormongue saisit de l'occasion pour ordonner tous les administrateurs communaux à procéder à l'affichage public de tous les documents Pour lesquels les demandeurs doivent payer de l'argent pour une obtention de la signature de l'administrateur communal. Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, quant à lui, dit ignorer jusqu'à présent les circonstances de la mise sur pied de cette contribution ou encore moins le mode de paiement. Il reconnaît être de temps en temps. En face des documents à signer avec un annexe, un bordereau de versement de 20 000 francs brundés, mais qu'il n'a jamais exigé la présentation au préalable de ce genre de bordereau pour signer sur les documents recherchés à la commune. Jean-Pierre Misago de Pichi Radio Isanganiro. Une pénurie d'eau potable s'observait depuis plus de deux mois dans le quartier ou de la zone de en mairie de Bujumbura. Certains habitants disaient qu'ils utilisaient l'eau de forage non buvable et pour trouver de l'eau propre, ajoutait-il, ils font de longs trajets et de demander aux concernés de leur fournir de l'eau potable pour se prévenir contre des maladies dues au manque d'hygiène. Les précisions de Jean-Marie Mayonga. Ce manque d'eau potable au quartier Ouinerekoa fait que les gens qui y habitent rencontrent beaucoup de difficultés pour trouver l'endroit où puiser de l'eau. Certains affirment qu'ils viennent de passer plus de deux mois et d'autres expliquent que si même ils en trouvent dans les robinets, ça ne peut pas durer longtemps. Christian Niongourou, vice-chef du de d'eau du quartier Ouinerekoa, affirme son manque d'eau et demande aux concernés de leur distribuer de l'eau potable. Ces habitants du quartier Ouinérecois demandent à la régie des eaux de tout faire et surtout de leur venir en aide pour qu'ils ne soient pas menacés par les maladies de manque d'hygiène. Selon ces habitants, ils font de longues distances pour arriver là où ils peuvent trouver facilement de l'eau potable. Dans ce quartier Ouinérecois, même les robinets qui devraient fournir de l'eau, nous avons vu qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui sort dans ces robinets. Rassure-moi. L'absence d'une information vraie sur une situation qui règne est la condition première favorable à la propagation des rumeurs. Une explication d'un docteur en communication et chef du département de journalisme et communication à l'Université du Burundi. Hélène Mhawini-Mana indique que les rumeurs permettent à ceux qui les propagent de s'aimer la zizanie et suggère à toute personne de réfléchir d'abord et de ne pas publier et ou partager une information dont en doute la source. Mireille Kanyang. La rumeur peut être source de propagation des messages haineux ou dangereux pour la société. Que comprendre par rumeur Explication de Hélène Mhawenimana, docteur en communication et chef de département de journalisme et communication à l'Université du Burundi. Par rumeur On peut entendre une information, généralement une information de bouche à oreille, information dont l'origine est incertaine ou inconnue, mais qui se répand dans le public, comme par exemple des rumeurs de guerre Par exemple, aujourd'hui, on, euh, on peut donner l'exemple des, des rumeurs des prix des, des denrées alimentaires, des, des rumeurs euh, en rapport avec euh, la pénurie du carburant, ainsi de suite. Selon ce docteur, l'absence d'une information vraie est la base d'une rumeur. La toute première euh, Condition favorable à la propagation des rumeurs, c'est l'absence d'une information vraie. Sur base de, de la situation qui règne, par exemple l'insécurité ou la situation économique critique, l'épidémie ou la pandémie, euh, bref tout phénomène attaquant la sécurité d'une communauté ou d'un pays, des fausses informations peuvent être publiées et ces informations peuvent avoir des effets néfastes sur la communauté tout entière voire même le pays tout entier. Durant les périodes difficiles qu'a vécu le pays, les rumeurs ont eu de nombreux effets négatifs. On peut citer par exemple les familles qui ont fui le pays des fois sans savoir pourquoi parce qu'on dit que euh, à la Corine X on a tué une personne. Peut-être que la personne a été tuée parce qu'elle est tentée de voler, euh, par exemple on dit que, que ce sont des militaires qui ont tué la personne, ou bien ce sont des rebelles qui ont tué la personne, alors la population de cette colline peut fuir, voire même les populations des collines voisines peuvent fuir sans savoir exactement la cause. La rumeur, si je peux le dire, euh, habille sa victime d'un costume qui ne lui va pas, mais qui devient son identité aux yeux des autres. Et toujours sur l'impact des rumeurs, nous pouvons dire que les rumeurs peuvent permettre à ceux qui les propagent de, de s'aimer la dizaine et parce que ça peut être pour eux l'occasion d'arriver aux objectifs escomptés depuis autant d'années. Alors, ils profitent de cette situation de rumeur pour faire leur, leur sale besoin. Hélène Mhawenimana suggère à toute personne, à commencer par les autorités, de donner des informations à temps et à démentir si une rumeur est déjà publiée. Chacun doit être responsable de ces communications, ajoute-t-elle. Merci à Mireille Kanyang. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine et à Kizimana pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.